Bien. bon fait que pour faire différent on va parler de marque 4 encore ce matin <rire> <rire> Je vais faire un petit résumé de, des deux dernières semaines, hein, pas trop long. Euh, parce que ça me manque de revenir quand même sur un passage en particulier. Euh, donc, on a regardé il y a deux semaines les paraboles de Marc 4, hein, puis on a vu que le but de la révélation, le but que, que Christ a dans, en nous partageant la, la révélation du royaume de Dieu c'est de nous exhorter vraiment à vivre pleinement, aujourd'hui, son royaume. On est le royaume de Christ, aujourd'hui. C'est vraiment ça. Nous, les saints, tous ensemble, on est le royaume de Christ, et on fait partie de son royaume, Mais le royaume est en nous. Et je répète un peu ce que j'ai déjà dit. 1 Pierre 2,9, quand il nous parle, Dieu dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, » une nation sainte, un peuple acquis. dit dis la, la résurrection est acquise. On est un peuple acquis. La résurrection est acquise pour tous les hommes. Croyants ou non-croyants, ils vont tous ressusciter. Il y en a qui vont ressusciter pour la vie éternelle avec Dieu, et les autres qui vont ressusciter pour le jugement éternel dans la géante. Mais tout le monde va ressusciter. Mais nous, on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On était condamnés. Maintenant, on est dans le royaume et on a une raison d'exister encore. Sinon, au jour du salut, il y aurait été idéal qu'on soit rappelé au Seigneur tout de suite pour ne pas être contaminé par le monde à nouveau. Maintenant, Dieu, dans sa sagesse, nous laisse ici. Parce qu'on est son témoignage, le témoignage de qui il est et de ce qu'il fait dans la vie de ceux qui le croient. Fait que, on a vu que les paraboles, à première vue, semblaient déconnectées les unes des autres, mais que si on s'y arrête ensemble, on s'aperçoit qu'elles parlent toutes du même sujet. et qu'elles s'adressent, en fait, aux enfants de Dieu. Parce que les autres n'ont pas d'oreilles pour entendre. Alors, dans Marc 4, au, au verset 10, Jésus leur dit, après qu'il leur a raconté la parabole du semeur, je ne leur ferai pas toutes, là. Il leur dit, « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. » À vous, c'est les disciples qui sont assis, et qui l'écoutent, qui l'interrogent. « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. » Mais pour ceux qui sont dans, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Alors, c'est à vous, ça c'est nous, qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Jésus, C'est le maître, et il veut qu'on l'écoute. Il veut nous enseigner, il veut qu'on l'écoute. Et là, Christian a passé une heure la semaine passée à nous expliquer ce que ça voulait dire « entendre ». Et vu notre capacité limitée de comprendre, au verset 33 et 34, il nous est dit que c'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de comprendre. Qui donnait des images, de, façon, de différentes façons d'enseigner pour qu'ils puissent comprendre. Et si on associe ça à la parole de Dieu, si vous lisez la Bible une fois, d'un couvert à l'autre, juste pour le lire d'un couvert à l'autre, vous allez vous apercevoir que de la première page à la dernière page, c'est le même message tout le temps. Les hommes n'ont pas changé, là. Tout, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce qui se passe dans, dans l'histoire de l'Église primitive ou les premières Églises, c'est pareil. Le monde n'a pas changé. Puis nous, aujourd'hui, là, on n'est pas différent dans le sens de notre capacité à comprendre. Et donc, Dieu, le sachant, Jésus répète, répète, répète, donne toutes sortes d'images, toutes sortes d'exemples pour qu'on finisse par saisir. Mais en même temps, je ne saisirai pas si je ne fais pas ce qu'il dit. Il leur parlait point sans parabole, mais quand il était avec eux tout seul, il expliquait tout à ses disciples. Fait que ce qu'on a, le texte ici, il est là pour que tout le monde l'entende, même les non-croyants. Mais pour que le croyant le comprenne, il faut qu'il s'approche et qu'il cherche à comprendre. Il veut faire ça avec nous, il veut prendre du temps avec nous pour nous expliquer les choses qu'il le Là, il nous donne une parabole sur le sommaire, puis il explique la semence dans différentes terres. Puis ensuite, il donne la signification aux disciples. Et là, on voit que, dépendamment du cœur qui reçoit la parole, on va voir qu'est-ce qui se passe dedans. Mais en bref, ce qu'il nous dit, c'est de porter attention à ce qu'on entend, de garder précieusement ce qu'on entend qui vient de Dieu, chercher les choses de Dieu et pas celles du monde, s'investir dans le royaume de Dieu afin de porter du fruit, pas juste pour en retirer quelque chose pour moi-même, mais au contraire, pour en porter du fruit, puis persévérer malgré les persécutions qui vont arriver parce qu'elles vont arriver. Ça, c'est le message de la parabole du sommaire. Mais là, Jésus, il continue avec d'autres paraboles. Versets 21 à 23. Il parle de la langue, de ne pas la mettre sous le boisseau. Encore là, Christian, euh, je l'avais apporté, puis Christian est revenu là-dessus. L'idée, c'est que ce qu'on apprend, c'est pour qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés. C'est ça. On y étudie, on comprend, on le y met en pratique. Pour que, le, pour que nous, ça devienne vrai dans notre vie, puis que les autres le comprennent. Ensuite, il va avec une autre parabole, et là, j'ai sauté par-dessus, 24, 25, On va revenir là-dessus, et je vais continuer avec 26, euh, 26 à 29. Comme une semence qui tombe dans la terre, puis qui fait tout son travail, même si nous, on fait rien. On a fait ce que Seigneur nous a demandé. On peut relâcher. Relâcher, pas relâcher dans notre attitude et dans notre marche avec le Seigneur, mais... Lâchez la pression. Je suis dans une situation où Dieu me demande de dire quelque chose, de faire quelque chose. J'apprends quelque chose par rapport à ma propre vie. Je le mets en pratique dans ma propre vie. J'ai pas à m'inquiéter du fruit que ça va donner. Si je fais ce que Dieu me demande, ça va porter du fruit. Combien de temps? Ah, ça, c'est une autre question. Et ça, c'est le test de la patience. C'est ce qu'on a vu là-dedans. Ensuite, on continue avec euh, 30 à 32. Il semble plein ça. C'est... Le temps que ça va prendre, Dieu garantit qu'il va bâtir son Église. Il garantit qu'il va faire son œuvre dans la vie du croyant. Il garantit que l'Évangile va se répandre sur la terre. Il garantit aussi que le royaume va arriver à son apogée. C'est garanti. L'Église, Christ l'a construit lui-même. Fait que tous ensemble... On est le royaume de Dieu et on est l'Église en tant entière et nous en tant qu'individus on est le témoignage de ce royaume-là. Bon alors pour une raison qui me dépasse j'ai sauté par dessus euh, 24-25 mais Dieu dans sa sagesse il a dû permettre ça. Donc là j'avais demandé à Christian de revenir là-dessus puis euh, Christian qu'est-ce qui a accroché dans le fond C'est euh, sur euh, prenez garde à ce que vous entendez vraiment c'est que euh, c'est concentré. Euh, on a fait autour de la parabole quand même, mais je vais la relire. Marc 4, 24 et 25. Puis on va travailler là-dessus un petit peu plus encore. Il leur dit encore, prenez garde de ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais celui qu a pas, qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et euh, je pense que le point que Christian apportait, ça touchait vraiment, prenez garde à ce que vous entendez, autant pour le non-croyant que le croyant. Et le point qui était important, c'était relié à l'attitude du cœur face à la parole de Dieu. Dieu est tout-puissant. Est-ce qu'on sait que Dieu est tout-puissant? Quand il part, c'est pas pour rien. Dieu dit et la chose arrive. Je veux te savoir ce qui va arriver ou je veux pas savoir ce qui va arriver. Dieu dit et la chose arrive. Alors, si je crois pas Dieu, je pas du royaume de Dieu. C'est aussi clair que ça. Et je pas de la vie éternelle. Mais si je crois Dieu et que je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai la vie éternelle Puis je fais partie du royaume. Maintenant, le royaume, il est là comme témoin de Christ. Est-ce que ça va tout le monde? Et si je crois Dieu, puis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça va se refléter par une vie transformée, par un, mon témoignage dans le corps de Christ, dans l'Église de locale, puis par mon témoignage face aux non-croyants. Sinon, il n'y a rien qui a changé, il n'y a aucun témoignage, donc euh, j'ai cru de la tête mais pas du corps. Et c'est là l'envers. Je pense que les chrétiens tête beaucoup sur le cœur sur les gestes que je pose, mais c'est l'attitude du cœur dans les gestes que je pose. L'attitude du cœur dans ce que je fais. Parce que je peux faire plein de bonnes œuvres, mais être carrément dans le champ. La bonne œuvre, c'est Dieu qui l'a fait dans ma vie, et ma vie doit refléter la bonne œuvre que Dieu a faite dans ma vie. Est-ce que ça fait du sens? Je pense que c'est ça qu'on devait retenir. Mais j'aimerais quand même revenir sur 24-25, par aller un petit peu plus loin pour les enfants de Dieu. Avec quelle attitude est-ce que je m'approche de la parole de Dieu? Verset 24, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Je regarde ce que tu fais, non? puis je vais te mesurer sur la base de qu'est-ce que tu fais. Puis Dieu lui regarde sur l'attitude de notre cœur. Avec quelle attitude est-ce que je m'approche de la parole de Dieu? Soit que je lise la Bible, ou soit que j'entende un enseignement sur ce que Dieu dit dans la Bible, ou soit que quelqu'un m'approche pour m'encourager, m'exhorter, ou même pour me reprendre avec la Bible, c'est quoi mon attitude? Vraiment, là, il faut se poser la question. C'est de vous rappeler quand vous avez lu un passage, que vous l'avez pas compris. Quand vous avez lu un passage, que vous l'avez très bien compris, mais ça ne vous excite pas partout. Ou que quelqu'un, tu vis quelque chose, tu sais que tu le vis, puis il y a quelqu'un qui l'a vu, puis qui vient t'en parler, puis que ça te tentait pas parce que tu étais tout seul dans ta bulle, puis tu étais bien avec ton affaire, parce que tu voulais le régler tout seul avec Dieu. mais Il y a quelqu'un qui vient te voir avec la parole de Dieu, puis qui veut t'exhorter. C'est quoi ton attitude? Est-ce que tu en ai une de complaisance? Ou tu en es une intéressée à entendre ce que Dieu a à dire? Est-ce que je suis comme le psalmiste? somme 42, verset 1. Au chef des champs, quantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Est-ce que je suis assoiffé ou est-ce que je suis rassasié au point que ça ne m'excite plus? Est-ce que je suis aussi curieux qu'au premier jour de mon salut? Est-ce que j'ai soif d'apprendre de plus en plus? Est-ce que je trouve toujours mon plaisir dans la parole de Dieu, Puis, dans la compagnie de ceux qui euh, ne parlent que de lui, puis qui ne s'intéressent qu'à lui, qui n'ont pas d'autre sujet de conversation que Jésus-Christ, tout le reste, c'est vanité des vanités. Tout est vanité. Mais c'est fatigant pour ceux qui aiment s'entendre nous de 1 Thessaloniciens 2,13 dit C'est pourquoi hein, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Comment je la reçois? Est-ce que je la reçois là, comme quelqu'un qui vient me voir, comme quelqu'un qui, oh, je tenais de l'entendre lui, comme vieille rengaine, ou est-ce qu'à chaque fois, je la reçois comme la parole de Dieu quand Dieu dit la chose arrive? Comment je le reçois? Est-ce que je suis rassasié au coin depuis avoir soif? Est-ce que mon âme en Asie a pris sur lui? Est-ce que j'en suis rendu au point où j'ai toutes les réponses à mes questions? Puis qu'est-ce que je lis me semble du déjà vu, banal ou sans intérêt? Juste ce matin, troisième fois, quand on revient sur mon passage. Valérie était à Toronto la semaine passée. Qui est allé à l'église de ses parents. Et puis, il prêchait sur. 4. Sur Marc 4. Fait que, peu importe ce qu'elle était, elle avait un rendez-vous avec Marc 4. Puis, c'est intéressant parce qu'elle me partageait qu'est-ce qu'elle qu qu a appris là-bas. Puis, elle a pris foule de notes. Fait que je pouvais quand même. Même s'il y des pattes de mouche là-dedans, la là, Valérie, là, il un peu de misère à lire. C'est intéressant parce que même si c'était le même sujet, la personne qui apportait la parole l'apportait sur un angle différent. Mais encore, il parlait de l'attitude avec laquelle on se présente devant la parole de Dieu. Est-ce qu'on est année qu nous autres, d'entendre, de lire un passage, de, de, de, de relire un texte déjà vu, de rentendre re une prédication de quelqu'un? sur un sujet précis, quand on l'a déjà entendu. Puis en plus, j'ai déjà mon défaite, puis moi, je le sais, je ah, n'apprendrai rien matin, hein, ça va être plate. Ça. Fait que, quelle attitude que j'ai quand je me présente devant la parole de Dieu? Est-ce que je viens au Seigneur de façon passive, en mettant le défi sur lui, ou sur le prédicateur, ou je ne sais pas qui, euh, pour m'impressionner et de amener des changements dans ma vie? Est-ce que le défi est sur Dieu? Dieu a tout accompli. Où est-ce que je viens au Seigneur en buvant ses paroles, en m'efforçant de comprendre, par la lecture personnelle, puis en groupe, par l'étude personnelle, puis en groupe, par la méditation personnelle, puis en groupe, par la mise en pratique? personnel, puis en groupe, par la répétition, parce que la discipline, ça vient avec la routine. Si je veux devenir discipliné dans le Seigneur, je fais routinièrement, même quand ça m'agresse, je le fais pareil, parce que quand Dieu dit, la chose arrive. Que je vais le faire, puis je vais donner du coup. Est-ce que je suis ouvert à être mis en question tout le temps? de façon personnelle, puis en Église. Et est-ce que je suis prêt à apporter les ajustements nécessaires moi-même dans ma personne ou dans l'Église? C'est vraiment ça, là. Puis à chaque fois que je rentends un passage ou que je le relis, est-ce que je me pose des questions? Est-ce que je réfléchis? Est-ce que je prie là-dessus? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Alors ici, je crois sincèrement que Marc 4, Il nous explique d'une façon particulière. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a. Ça, là, je pense que ça s'applique particulièrement à nous en tant qu'enfants de Dieu. Puis, exemple, je pense que le point qui, que, que je voulais faire là-dessus, c'est depuis qu'on a commencé à étudier les textes bibliques les en équipe pastorale, chacun de nous a vu Dieu le changer, puis chacun de nous a aussi vu Dieu changer les autres. me trompes tu là? Christan, me trompes tu T'écoutais pas. Hein? D'abord, c'est bon. C'est bon. bien, on est discipliné. Il va dire oui, après c'est pas t'as dit, de mort. <rire> Ça va. Non, mais depuis qu'on a commencé à étudier les textes. Vraiment, Dieu nous a chacun, puis on a pu voir aussi chez les autres, Dieu agir Puis en même temps, dans nos échanges, dans la parole, à force de chercher ensemble à comprendre ce que Dieu voulait vraiment de nous en tant que croyants, puis particulièrement dans l'Église ici, parce qu'on essaie de comprendre d'où on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qui ne va pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça y aille bien, le Seigneur répondait à nos questions, mais en même temps qu'il répondait à nos questions, il nous a montré des affaires dans la parole de Dieu qu'on n'avait jamais vues avant, Une personne n'avait jamais vues avant. Puis ça, ben on les a partagés. Mais ça, c'est venu de fouiller, chercher à comprendre, en réfléchissant, un, coup un bingo! Waouh! On n'avait jamais vu ça dans Éphésiens, La stature parfaite de Christ, ce n'est pas l'individu, c'est le corps. Nous tous ensemble, bien que nous soyons imparfaits, nous pouvons être parfaits dans l'amour que nous avons les uns pour les autres, même si on est imparfait. Puis ça, là, ça flabogace les anges. Comment est-ce possible? Juste Dieu peut faire ça. Bon, quoi? Clarifiez-moi. Ah oui, ah oh oui, oh. vas-y. Clarifie fort. Et c'est là de, On y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a. Celui qui a, c'est celui qui a l'amour de Dieu et de sa parole, et qui fouille, qui cherche à la comprendre. À lui, Dieu va donner plus que ce qu'il cherchait. OK, fait que ces perles-là, on vous les a partagées. Puis Dieu voulait, on le fait encore. Et on s'exhorte à rester focusés à ne pas déroger de ce qu'on est en train de faire, ce que ça Seigneur nous a montré. Puis, plus on a avancé dans les textes, dans Éphésiens, dans 1 Corinthiens, dans Hébreux, puis même maintenant dans Apocalypse, plus Dieu a réglé des choses entre nous. Est-ce que y juste moi, puis Gilles, puis Christian qui voit ça, là. puis Benoît. L'Église, aujourd'hui, est-ce que c'est exactement ce que c'était? Je veux juste reculer cinq ans. Là, si vous vous rappelez le genre d'ambiance qu'on avait, la dynamique qu'on avait entre nous, Puis aujourd'hui, il me semble qu'il y a eu des méga changements. Il y a des vies ici qui ont été transformées, changées, la paix de Dieu dans le cœur. Puis avant, il y avait de l'angoisse, de la critique, de, la, de toutes sortes d'affaires, d'amertume, puis Dieu a enlevé ces choses-là. Pourquoi? Parce que par la parole, Dieu bénit chacun de ses enfants. En fait, si on peut voir du fruit, ça veut dire que les enfants de Dieu ici ont entendu et mis en pratique une partie de ce qu'ils ont entendu, puis Dieu a fait... Fructifier ça dans l'Église. C'est bon. Particulièrement, je pense qu'on a grandi ensemble dans la foi, dans la pratique de la parole, puis dans l'amour fraternel sincère. Et on vit de grandes bénédictions. Puis même parmi ceux qui vivent des épreuves, ils peuvent sourire parce qu'ils voient Dieu agir. Et on prie ensemble et on est tous ensemble et, et, et on voit Dieu agir. Mais en même temps, on doit faire attention de pas devenir complaisant puis nous relâcher dans notre étude puis dans la pratique de la foi parce qu'il y a un avertissement de la part du Seigneur que si nous nous relâchons, nous pourrions même perdre ce qu'il nous a donné. Je sais pas si vous connaissez des personnes qui étaient zélées pour le Seigneur puis le Seigneur leur avait montré des choses, qui avaient pris position dans leur vie sur certaines choses. C'était évident dans leur vie Puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ils ont débarqué. Et puis si vous allez les voir aujourd'hui, puis je suis certain que parmi nous, là, il y en a plusieurs qui connaissent des gens, à qui sont arrivés, même ce qu'ils avaient appris, c'est parti. C'est même plus là. Il n'y a plus aucune trace de l'œuvre de Christ dans leur vie. C'est complètement parti. Et si vous leur parlez, vous voyez des personnes aigries, qui n'aiment plus Dieu, puis qui n'aiment certainement pas les enfants de Dieu que je me trompe? Là? Je suis sûr de savoir ça. Alors, il y, a, il, y a, il y a un avertissement ici de ne pas nous relâcher. Ce que Dieu nous promet, c'est que si on persévère, il va ajouter au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais si on arrête, il va enlever même ce qu'on a. Parce qu'on va retourner à notre vieille nature. Parce qu'on va mettre de la boîte. Tu sais, c'est le cochon, là. De, qui retourne dans sa boîte. Puis après, là, il n'y a plus de traces de qu ce qu'il y avait. En fait, là, il y a une, tu sais, une petite pensée populaire qui dit quelque chose comme « Il n'y a pas de plus grand malheur que d'avoir connu le bonheur et de l'avoir perdu. T'as arrêté aussi bien, il y a un verset qui dit ça, t'as arrêté aussi bien de jamais avoir entendu parler de Jésus que d'avoir entendu parler de Jésus, l'avoir vu, puis de tourner le dos. Alors ici, on ne parle pas de la perte du salut. On parle, on parle juste de la perte de la joie qu'on a en Jésus-Christ. Retourner, regarde, le peuple d'Israël, Dieu est allé les chercher en Égypte. Il étaient malheureux. Il les a sortis de là. Puis Dans le désert, ça n'a même pas pris deux semaines, quelques jours. Je pense trois jours, deux jours, je ne me souviens plus. Là. Déjà, ils chiolaient pour retourner en arrière. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? La promesse de Canaan était juste à deux semaines de marche. Est-ce qu'on parle du salut ici? Non. On parle des bénédictions que Dieu a pour nous, en réserve pour nous dans notre vie ici-bas. Ça n'enlèvera pas peut-être les misères qu'on a, mais la paix dans le cœur, la joie, l'espérance, ça, c'est quelque chose qui a un grand prix. Mais si on le néglige, on risque de le perdre. Alors, s'il y en a qui ont de la misère avec ça, rappelez-vous les exhortations à toutes les églises de l'Asie. Vous vous rappelez au début de l'Apocalypse? Sur sept églises, il y en a cinq d'entre elles qui se font ramener à l'ordre sous peine de voir leur chandelier retiré. On ne parle pas des païens. Hein. On parle des églises de Dieu. Cinq sur sept qui se font dire « Si vous ne vous alignez pas, je vais enlever votre chandelier. » Mais toutes les sept Sont exhortés à persévérer dans leur marche, malgré les difficultés, malgré la persécution. Alors, nous autres ici, est-ce qu'on est exempt de tout risque? 1 Corinthiens 10, 10, 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On est fragile. On est des vases fragiles. Notre force est en Jésus-Christ. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres. veillez, relâchez-vous pas, j'etez pas vos gardes, veillez, votre adversaire, le diable, rôle oh, comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore. Et si on, est, si on est calviniste par rapport à la Bible, ben ça fait six mille ans que Satan regarde l'homme, puis sait très bien comment le manipuler. Et le jour où on arrête de regarder à Jésus-Christ et à se concentrer sur sa parole, ce qu'il y a à nous dire, l'ennemi va facilement trouver une brèche dans nos vies, puis nous débarquer, puis nous faire perdre même ce qu'on a. Est-ce que ça va? Alors, une des références que j'ai lues, un commentaire, elle dit, euh, juste pour comprendre, euh, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on agitera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on notera ce qui, même ce qu'il a. Il dit, prenez garde comment vous écoutez. C'est un peu en partie ce que Christian disait, puis ce que j'essaie de dire. C'est-à-dire, avec quelle disposition d'esprit et de cœur que vous écoutez. Le Seigneur attire surtout l'attention sur les choses entendues, sur leur immense importance. Dans la même mesure vous mettez tous vos soins à écouter, à retenir, à pratiquer la parole divine, dans la même mesure, Dieu vous accordera plus de lumière, plus de grâce, et il en ajoutera davantage. Si, au contraire, satisfait de ce que vous avez, vous ne recherchez plus aucun accroissement dans la connaissance et dans la vie intérieure, cela même que vous avez, vous le perdrez et vous sera ôté par la force des choses et par un juste jugement de Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est de dire? Et si on n'exerce pas les dons que Dieu nous a donnés pour l'utilité commune, Dieu va nous les enlever aussi. Parce que ce pas pour la gloire des hommes que les choses nous sont données, c'est pour la gloire de Dieu. Et si on se concentre sur la gloire de Dieu, Dieu va se plaire dans nos vies, dans notre vie collective. Et si on se concentre sur la gloire des hommes, Dieu ne s'y plaît pas et va se retirer. Pas parce qu'il se retire, c'est parce que nous l'avons retiré. Fait Il faut faire attention. Et euh, je vais une autre euh, image dans Matthieu 25. Mathieu 25, verset 14 à 30. C'est la parabole des, des, des talents. Est-ce que vous vous rappelez de la parabole des talents? Il en donne 5 à 1, 3 à l'autre, 1 à l'autre. Ça va? Et il s'en va. Il revient plus tard. Celui qui en avait 5 est rendu à 10. Celui qui en avait 3 est rendu à 5 à 10. Ça fait qu'il en avait, euh, 5. L'autre en avait 2. Et l'autre en avait 1. C'est ça? 5, 2, 1. Fait il fait qu'il y en avait cinq, il revient, il y en a dix. C'est fait qu'il y en avait deux, il y en a quatre. C'est là qu'il y en a un, qu'est-ce qu'il y a fait avec? Il l'a caché. Il n'a rien fait avec. J'ai connu la vérité, mais je l'ai caché. J'ai rien fait avec. Ça apparaît pas dans ma vie personnelle. Ça apparaît pas dans mon attitude, dans mon cœur, ni dans ce que je fais. Ça n'a aucun témoignage. Qu'est-ce qui arrive? Quand le maître, il revient, il dit aux deux premiers, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Parce que ce qu'il nous a confié à chacun, c'est peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Mais qu'est-ce qu'il dit à celui-là qui, qui, qui a caché le talent? Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ça, où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc, au minimum, remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pour rejoindre le point où Christian a dit que dans la maison de Dieu, il n'y a pas juste des enfants de Dieu. Il y en a qui ont l'apparence d'enfants de Dieu. Mais moi, je ne veux pas parler de ça juste qu'on saisisse l'avertissement qui est fait au nom à tous ceux qui entendent la parole, les non-croyants comme les croyants. Le croyant, je ne perdrai pas mon salut, mais je peux perdre ma joie. Puis ça, il, il, il négocie pas comme nous autres on fait. Tu sais, nous autres, là, oh, je l'aime, mon fils. Fait que je ne pas nécessairement ce que je devrais faire dans ma conscience, je devrais le punir. Mais non, Dieu est tranchant. Et il se doit d'être tranchant à cause de la justice entre Le péché et la sainteté, il ne permet pas qu'on niaise avec ça. Est-ce qu'on saisit ça quand Dieu dit quelque chose? Comment je le considère? Est-ce que j'y donne tout son poids? Est-ce que je suis vraiment intéressé? Puis si mon cœur n'est pas emballé, est-ce que je suis au moins dans l'humilité devant Dieu en disant, « Bon, j'aimerais donc avoir ce désir-là qui parle, là. mais au minimum. » Je veux que tu m'enseignes dans ce que je lis, dans ce que j'entends. Puis, il va te le donner, ce que t'as pas. Mais est-ce que tu veux au moins avoir ça? Dans la vie courante, là, si vous assoyez dans une chaise ou si vous arrêtez de marcher pendant un an ou deux, vous essayerez de vous lever. Non sérieux, vos jambes ne sont plus capables de vous porter. Pourtant, vous avez deux jambes et elles avaient toute la capacité de vous porter. Mais si vous arrêtez de marcher, elles ne seront plus capables. Bien, la foi en Dieu, non? je ne peux pas m'asseoir dessus. Il faut que je continue à marcher. Donc, l'exhortation qu'on a dans, dans, dans toutes les paraboles, c'est toujours relié au même sujet. Nous sommes le royaume de Dieu. On est exhorté à prendre le temps qu'il faut pour nous consacrer à l'étude de la parole de Dieu, pour la comprendre, pas juste faire moi, ma lecture en un an. Là. Quand, lise juste un livre dans l'année, mais assis-toi, lis-le, réfléchis-le. Demande au Seigneur de te montrer dans ta vie quest ce que ça, ça veut dire pose des questions, discute avec les frères et les sœurs. Ils ont une sagesse que tu n'as pas et toi, tu as une sagesse qu'ils ont pas. Mais ensemble, Dieu ajoute. Afin de la comprendre, de la mettre en pratique, maintenant, tout le temps, puis sans relâche. La discipline, ça vient avec la routine. J'apprends quelque chose, je le mets en pratique, je ne lâche pas. Je vois pas le fruit maintenant, je crois Dieu. Si Dieu le dit, c'est vrai, je vais le faire. À quelque part dans le temps, on va voir le fruit. 2 Timothée 2.1, le Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Pas dans ta sagesse, ton expérience de la vie, ce que tu as tout appris. Tu es capable de citer la parole de Dieu par cœur, fortifie-toi pas là-dedans. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Constamment émerveillé devant Dieu, constamment ouvert à comprendre quelque chose de nouveau, même si ça fait quatre fois qu'on prêche le même sujet, même si ça fait quatre fois que tu relis le même passage, Dieu, il veut te parler. Puis je suis sûr là, que si j'allais fouiller sur Internet, voir qu'est-ce que différentes prédications un peu partout dans le monde, sur Marc chapitre 4, il y en aurait plein de variétés. Puis sûrement, là, qu'il y en a un bon pourcentage là-dedans que c'est bon et je vais apprendre quelque chose. Est-ce que ça va? La mettre en pratique immédiatement tout le temps sans relâche. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plein à celui qui l'a enrôlé. Pas le choix, là. On a une responsabilité sociale. Mais si on est soldat de Christ, ambassadeur de Christ, serviteur de Christ, on n'a pas à s'intéresser des affaires de la vie au-dessus de Dieu. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Il faut travailler, il faut réfléchir, il faut persévérer. Vous allez faire des erreurs, nous avons fait des erreurs, nous faisons des erreurs et nous allons faire des erreurs. Mais si nos yeux sont sur le Seigneur, il va nous enseigner. Et si nos yeux sont sur nous-mêmes puis qu'on se glorifie ou qu'on se, se, se flagelle de ce qu'on fait, on est complètement à côté de la vraie. Il faut prendre au sérieux ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Donc, il faut se concentrer, l'étudier, la communiquer, par notre vie, puis par notre bouche, avec foi et persévérance. Et si je ne fais pas ça, le diable et les soucis de la vie vont faire en sorte qu'on va oublier même ce qu'on a entendu. Puis ça va étouffer la vérité dans notre cœur. Puis notre situation après va être pire qu'avant. Parce qu'on a déjà eu la, la joie de, du Seigneur, puis on l'a perdu. La beauté de la chose, c'est que le Seigneur est toujours là il est toujours prêt à nous reprendre. Il faut juste attendre qu'on revienne. Alors, Hébreu 6, 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Zèle, espérance jusqu'à la fin. En sorte que vous ne vous relâchiez point jamais, même pas pour une petite pause. Non, je garde les yeux sur le Seigneur. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui... Par la foi et la persévérance, hérite des promesses. OK, on peut regarder le sujet sur un autre angle. On vous mesurera avec la mesure dont vous, vous serez servi. La mesure, ça, c'est le jalon ou en termes mathématiques, c'est l'étalon. Un mètre étalon, il est quelque part, je pense, au musée du Louvre à Paris et sur un meuble, ça c'est un maître. Tu veux comparer n'importe quel maître dans le monde à un maître là C'est à ça que tu le compares. Il y a un poids étalon quelque part, un gramme, on va le comparer à un bidule quelque part qui est protégé, c'est le gramme étalon, c'est la référence. OK Alors pour nous, c'est quoi l'étalon C'est Jésus-Christ. Il est qui Jésus-Christ Jésus-Christ, il est la justice de Dieu. Matthieu 6, 33-34 nous dit de chercher, chercher d'abord le royaume et justice de Dieu. C'est qui? C'est Jésus en nous. Restons focusés sur Jésus. C'est là. Josué, chapitre 1, verset 7, 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, ta prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ça, ça veut dire jamais se relâcher, ni à droite ni à gauche. Ça, ça veut dire discipline en toute chose, routinièrement, tout le temps. Je regarde en avant, afin de réussir de, dans tout ce que tu entreprendras. Et ici, je ne pense pas qu'il parle de la business, mes affaires, là, là bien que ce n'est pas exclu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je sais pas si vous avez déjà fait un voyage dans un pays étranger. Nancy? Ah, <rire> les premiers jours là, que tu entends du français tous les jours, tu te couches le soir, tu entends des sons bizarres dans tes rêves, tu comprends rien de ce que tu entends. Je sais, moi je l'ai vécu en anglais, pis je l'ai vécu en espagnol. Je l'ai vécu en Roumain. Tu ne comprends rien. Là. Tu rêves, là, puis tu entends les mots, les sons dans l'autre langue, mais ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que ça fait trois jours, quatre jours que j'entends juste ça. Alors, si je lis la parole de Dieu tous les jours, à quoi vous pensez que vous allez rêver la nuit? Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Ben oui, à un moment donné, là, j'avais un cours, à la première fois que j'ai eu mon cours de gestion de projet, euh, il y en a du stock en quatre jours, hein, puis tu, tu tu n'as pas tes notes, c'est quoi que tu, parles, fait que, tu le fait que Le premier soir que je me couche pour le lendemain, je commence. Là. De quoi vous pensez que j'irai vite la nuit? Juste un cours-là. Là. Juste ça. <rire> On ouais, va livrer les huit. Ouais, juste ça. Puis dans ma tête, toute la nuit, là, ça a mis de l'ordre dans mes idées. Sérieux, hein? je me suis levé le matin. C'était clair, ma journée. Mais quand je me suis couché le soir, j'étais fou stressé parce qu'il y, y a tellement de temps. Le lendemain matin, je l'avais fait dix fois ce cours-là nuit là Non, mais est-ce que vous me suivez? Pour la méditer, jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Tu l'as, tu l'as dit, tu la médites, parce que ton cœur, ton attitude de cœur, c'est que tu veux le faire. Est-ce que ça va? Je veux le faire. Fait que j'y réfléchis, j'y pense. Je vis quelque chose, ça marche pas, ça colle pas avec ce que Dieu a dit. Je continue à y réfléchir, j'y pense, j'ai la à dormir, je pense à ça. Le Demain, il y a une autre situation, je le mets en pratique, je pense que j'ai compris, puis le Seigneur va me montrer des choses que je ne jamais montré à personne. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ou de l'autre côté, si ce n'est pas la justice de Dieu qui est ma référence, c'est quoi? La propre justice qui est quoi? L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. C'est un ou c'est l'autre. Puis même quand on dit ça, là, on se bat tout avec ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, c'est soit l'orgueil de la vie, soit la justice de Dieu. Lequel je vais faire? Matthieu 7, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas profité, prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Des gens qui connaissent Dieu, qui connaissent le Seigneur, qui connaissent sa puissance, qui l'utilisent, Qu'est-ce qu'il va dire? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À où l'iniquité? Dans le cœur? D'où sort mon attitude? Si mon cœur n'est pas transformé par la vérité de Dieu, ce qui va sortir, c'est l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique c'est ressemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, c'est ressemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sang. Et ça, c'est aussi vrai pour les croyants qui entendent la parole de Dieu mais qui la mettent pas en pratique dans leur vie. Ce qui va se passer dans ces domaines-là de notre vie, c'est que, bien n'importe quoi, on n'a aucune force parce qu'on ne sait pas comment s'appuyer dans la parole de Dieu, on ne la connaît pas. Puis même si je le sais le verset, je l'ai jamais pratiqué. Fait que Je ne sais pas comment le mettre en pratique, quand ça brasse, Parce que dans les petits détails, je ne l'ai pas fait. La pluie est tombée, les terrains sont venus, les vents soufflés, et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine était grande. Fait que, où est-ce que je veux être, moi? Je suis presque fini. Pour ceux qui sont non-croyants. Jésus dit, quest question qu'on se pose, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Mais je vous l'ai dit, « Vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Ça, c'est de l'assurance, hein? Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Lui connaît ses brebis, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ici, c'est ressuscité pour la vie éternelle. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et si je me rends au verset 47, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Je l'ai. Je n'ai rien à faire. C'est déjà fait. Mais en retour, le Seigneur me demande d'être un témoin de lui. Verset 48, « Je suis le pain le point de la vie. » Pour le croyant, Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour être renouvelé de l'intelligence, pour faire quoi? Lire la Bible, la méditer. C'est de comprendre, la discuter avec les autres. Comprendre, la mettre en pratique, accepter de faire des erreurs, prendre des risques par la foi. Dieu va nous enseigner, okay? Mais dans ma tête, il faut que je change mon système de référence. Ce qui était bon avant est plus bon. Et même si ça fait dix ans que je suis un enfant de Dieu, quand je lis un passage, est-ce que c'est possible que je vais apprendre quelque chose aujourd'hui? Si oui, tu changes de track dans ce domaine-là. Sinon, c'est perdre son temps. Tite 3.5. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, c'est-à-dire l'Esprit, Et le renouvellement du Saint-Esprit, je m'informe auprès du Seigneur par son esprit qu'il a mis en moi, il me permet de comprendre ce qui est écrit dans sa parole pour que je le mette en pratique. Parce que si je ne le mets pas en pratique, c'est vain, il ne perdra pas son temps. Éphésiens 4, 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Instruits, conformément à la vérité qui est en Jésus. Vous avez été instruit à quoi? À vous dépouiller, eu égard à votre vie de passée passé, laisse tomber, à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, laisse tomber, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, rendre la nouvelle information puis agir selon cette nouvelle information et à revêtir l'homme nouveau que tu es maintenant, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça va venir si je vais dans la parole de Dieu et je veux saisir la vérité de Dieu. Il va me transformer, me rendre je suis juste à la croix, mais il va me rendre vraiment juste dans ma vie et saint dans ma vie. C'est pourquoi renoncer au mensonge, c'est ce que le monde offre, et que chacun de vous pense selon la vérité. n'invente rien. Est ce que tu penses, okay, moi là, j'ai bien de la misère quand que quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, il a essayé d'enseigner quelque chose à la parole, il dit Moi, je pense que, moi je crois que. Moi, là, je veux rien savoir de ce que tu penses, de ce que tu crois. Qu'est-ce qui dit Dieu? Peux-tu me donner le verset? Peux-tu m'amener au passage, que je le lise, que Dieu me parle au travers de sa parole, pas au travers de ton interprétation? Est-ce que vous me suivez? Parce que quand tu dis je crois, là, puis je pense à un non-croyant, il n'y en a rien à foutre de ce que tu penses, de ce que tu crois. Mais dis que Dieu dit ça, là, ça dérange. Puis le monde dit le verset, là, ça dérange. Être transformé par la vérité. Colossiens 3:10 et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance pas qui est renouvelé qui se renouvelle continuellement c'est en mouvement ça n'arrêtera pas on ne se lâche pas on ne se relâche pas on persévère dans notre croissance dans la connaissance et la mise en pratique dans la connaissance selon l'image de lui qui l'a créé un pierre un treize c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. » et en oblige-toi C'est comme quand tu vas aller travailler, là, tu sais que tu, tu serres ta ceinture, là, tu te prépares. Saignez les reins de votre entendement. Là, tu te dis, OK, oui, minute, là, là, je veux comprendre. Okay? Là, je me prépare, je veux comprendre. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça va? Selon la grâce, 1 Corinthiens 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le manque comme un sage architecte. Corinthiens 3, 10. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun, ce pas les prédicateurs. Là. Chacun, ce pas les dirigeants de l'Église. Chacun, c'est chacun des enfants de Dieu. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir. L'étalon, Jésus-Christ. « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. » mais comme au travers du feu. Oui, Christ ne se réunit pas lui-même. Mais ce que je fais hein, par moi-même, pour moi-même, pour ma gloire, ça ne vaut dire rien. Ce que je fais parce que le Seigneur demandé, ça, c'est de l'or. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, chacun de nous, et nous tous ensemble, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, je voulais juste revenir sur ce passage-là, Parce que vous voulez être sûr qu'on comprenne que c'est pas juste concernant être sauvé ou pas sauvé, c'est aussi dans la vie de tous les jours, Dieu a des promesses pour ses enfants. Puis la promesse, elle est là. Malachie 3, 10, « Mettez-moi l'épreuve, vous verrez. Si je vous fais pas pour vous les écrives des cieux, si vous me mettez à l'épreuve dans quoi, mettez en pratique par la foi ce que je vous dis, vous allez voir si je ne vous bénis pas. » Et il va le faire. C'est garanti. Donc, étudions la parole de Dieu attentivement, gardons précisément dans nos cœurs, cherchons pour nos vies vraiment ce que Dieu veut, et non pas celle du monde. Investissons-nous dans le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, ici, afin de porter du fruit de façon croissante. Persévérons malgré les persécutions et les tribulations du ciel. C'est ça que le Seigneur veut qu'on comprenne. C'est ça le royaume de Christ. C'est ça notre place, c'est ça notre rôle, et le sien aussi, et les bénédictions qui viennent avec. La semaine prochaine, on a Silvio Janel qui va venir nous, nous parler. Il est un des anciens à l'Église de, de Saint-Georges. Avec lesquels on travaille, on collabore. Puis euh, la semaine d'après, Dieu voulant, notre frère Benoît va nous parler euh, des règles dans le royaume de Dieu. Le nom de spot-là. Des règles dans le royaume des cieux, dans Matthieu 5 à 7. Ça va Parce que C'est ça qu'on veut saisir. Et quand il va nous en parler, qu'on se rappelle que c'est pas juste pour l'écouter. C'est pour faire quelque chose avec. Amen. Amen.